Je suis né au soleil le vent Le soleil est un peu mon frère J'avoue que j'en suis assez fier Et je le dis souvent surdit de la mer avec le goût de la lumière die Naruto, laissant derrière lui le doute Et le ciel noir et blanc Je mourrai au soleil couchant Je me coucherai avec lui Dans le lit profond de la nuit